Bonsoir à tous mes amis auditeurs de Mochis, de Miami, de New York, de Boston, de la Martinique, de Porto Rico, d'Haïti et de Washington DC qui écoutent ce programme sur l'Internet. Je commencerai l'année 2010 par vous souhaiter une bonne et fructueuse année, que tous vos rêves se réalisent. Que vos enfants grandissent en âge et en sagesse, et que vos entreprises fonctionnent mieux que jamais, et que l'amour, la paix, la joie règnent dans vos foyers. J'ai eu l'occasion de visiter durant la période de la Noël beaucoup de mes amis, tant qu'à Mochis q u k u l i a k a n et j'en ai profité pour leur parler de mon programme à la radio, Le Train de la Musique. p a s s e r sur les ondes de la radio UDO à Mochis, tous les dimanches s o i r à partir de 8h, e e u r sur s la 820 AM. Et comme par enchantement, d'une voix comme unanime, je dirais même, tous me parlent de la vie en rose, et certains ont leur c d avec ce morceau gravé dessus. Et j'ai pu faire la remarque que cette chanson, non seulement, a fait le tour du monde, Mais aussi a été interprété par beaucoup de nos chanteurs bien connus. Et ce soir, je vous ferai le plaisir de vous faire écouter certaines interprétations que moi, j'ai pu trouver dans mon répertoire. Je sais que cela vous paraîtra un peu surprenant, mais je suis sûr et certain que cela vous plaira grandement. Laissez-moi vous rappeler aussi que ce programme est un programme purement culturel. Et je n'ai pas à suivre aucune règle bien précise. Et je le fais pour apporter chez vous un peu de bonheur, de détente et aussi quelque chose de nouveau. Ce programme a aussi un but éducatif, dans le sens qu'ici à m o t i s on ne parle pas français couramment. Il y a une grande tendance parmi les jeunes d'apprendre cette langue étrangère. Et je pense que du fait d'écouter le programme chaque dimanche soir, leur Permettra de se familiariser un peu plus en dehors des salles de classe. Je vous dis donc merci, et sur ce, le train démarre avec la version la plus connue de tout et e qui nous parvient de notre chère Edith Piaf. Mais avant même de continuer,、euh, après l'interprétation d'Edith Piaf, je v a i s M'aventurer à vous réciter le lyrique de cette chanson, les paroles de cette chanson traduites en espagnol. Vous allez me pardonner car l'espagnol n'est pas ma langue. Donc,、euh, si je fais des fautes, soyez très i n d u l g e n t Alors, le, la chanson、euh, La vie en rose a été traduite ainsi. El mundo de mi alrededor ha cambiado de color. Si me preguntas el por qué, te lo diré, te lo diré. Desde el día que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noche de pesar, ni penas que llorar, todo lo tengo, tan solo por ti. Pues en tus brazos me encuentro en el cielo. Desde el día que te vi, la vida conseguí y fui por ti. El mundo de mi alrededor todo ha cambiado de color.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 p、pues, u En s e tus brazos me encontró en el cielo desde el día que te vi la vida conseguida. Vamos a escuchar l'interpretación de Edith Piaf. Des ojos q u e p o d a n ser bien. Rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel va parler. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l a v i o i u t a e a l i t e b i of e i l e b t e b t of a a l i t of a little b a l t t e b of a e bit of t t e b of a a i t l a l a l i e Des nuits d'amour à plus finir un grand bonheur qui prend sa place des ennuis des chagrins s'effacent heureux heureux s e n mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rond e t s o u s t ça me fait quelque c o s e Il est pris dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Après avoir écouté notre fameuse é d i t h Piaf, notre amie de toujours, c'est le tour maintenant du groupe Babalou avec son sax ténor et un style de jazz qui nous interprétera leur version de Encore la vie en rose. C'est très Belle interprétation, non? Elle est pour les jeunes plus de, ans, de plus de 40 ans. <rire> Je plaisante, nous allons vous faire écouter Madame, maintenant, Madame Joséphine Becker. Ça, c'est pour les, les jeunes de, de, de, plus de, 40, de plus de 40 ans, non? Qui n'a pas, pas connu j o s é p h i n e Becker? À la voix douce, amoureuse, elle nous fait l'amour. En chantant, écoutons-la. Quand il me prend dans ses bras, il me p a r l tout bas, je vois la vie en rose. il me prend dans ses bras. Prenez votre plume et commencez à écrire, q u a n d cette voix vous entre dans le cœur avec frisson. s Oui, c'est Madame Patricia c a s s qui nous offre ce soir sa version de L'avion rose. Écoutons-la. Ses yeux qui font baisser les miens, un rire qui se fait sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. 私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のため もう一 l のことは私のことです。 もう。 Je vous invite maintenant à prendre le siège avec moi dans un café trottoir et devant un verre de vin et une jolie fille à vos côtés qui vous presse la main et vous écoutez M. Alandon avec son accordéon. Imaginez cette ambiance. Allons, réveillez-vous q u a n d Talia est aussi avec nous ce soir dans le train de la musique. Et malgré son accent, elle s'en est tirée avec des roses. Écoutons l'interprétation de Talia de La Vie en rose. Sa la guitare, l'accent, la modulation sensuelle, sa respiration amoureuse. Tu boca, busca mi boca, tu susurros en la miel, tu res el ladrón que rodas mi balcon, mamma mia. Enfin, arrêtons-nous là pour écouter maintenant une version plus modérée et qui nous fait traîner les pieds. Écoutons bien, nous fait traîner les pieds. Imaginez-vous dansant ce r y t h m e Avec la personne que vous aimez. Vous êtes tous deux enlacés et joue contre joue. Et vous vous parlez tout simplement en vous regardant les yeux dans les yeux. Oui, c'est l'orchestre de Paul Moria qui nous met dans cette ambiance. Allez-y, monsieur Moria, nous vous écoutons. Comme à l'ordinaire, notre petite pause de quelques secondes, car il faut le faire pour l'identification de la station. Ne partez pas, gardez l'écoute, restez branchés avec la radio UDO, la radio universitaire de l'Occident, à Los Mochis, Sinaloa, Mexico. Ne partez pas, nous o u s revenons dans quelques secondes. Merci.